Dominique, nique, nique, al mal, et tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il me parle que du bon Dieu, il me parle que du bon Dieu. L'époque de Jean l'Angleterre était le roi Dominique, l'empereur. Combat-il les Abigeois, c'est un jour un héritier. Pêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge, en grand nombre rassemblés. Dominique, mon beau-père, garde-nous s'impléguer pour annoncer à nos frères la vie et la vérité.